Quelle est la supplication d'Alcarouge de la mosquée Au nom de Dieu, la prière et la paix soient sur le messager de Dieu, Dieu, je vous demande de votre grâce, ô oh Dieu, protège-moi du juste Satan.